Bonjour, chers enfants! Bonjour, chers amis! Bonjour, mes amis! Bonjour, chers auditeurs! Moi, Catherine, et mes amis Nicole, Madeleine et François, nous vous invitons au rendez-vous avec le Français. Après-demain, le 31 mars, c'est l'anniversaire d'une belle dame de Paris. Après-demain, le après demain, Le 31 mars, c'est l'anniversaire d'une belle dame de Paris. Qui est cette dame? Qui est cette dame? Qui est cette dame? Quel âge a-t-elle? Сколько est-elle? Quel âge a-t-elle? Devinez! Dégadaytis! Devinez! On l'a fait venir au monde 100 ans après la première révolution en France. Elle s'est créée depuis 100 ans après la première révolution en France. On l'a fait venir au monde cent ans après la première révolution en France. La première révolution en France a eu lieu en 1789. La première révolution en France a eu lieu en 1789. Le 14 juillet est la fête nationale de la France, prise de la Bastille. 14 июля национальный праздник Франции взятие Бастилии. Le 14 juillet est la fête nationale de la France, prise de la Bastille. Donc la belle dame est née en 1889. Значит, прекрасная дама родилась в 1889 году. Donc la belle dame est née en 1889. «Oi, se sa, elle ennøe le 31 mars 1889 pour l'exposition universelle organisée à Paris à l'occasion du centenaire de la Grande Révolution». «Da, et det tak, Anna bella rördina 31 mars 1889 года для всемirnøyvistavki, organisovane i Paris par случаю ståletnjegodavskine Vélikøy Révolution». Oui, c'est ça. Elle est née le 31 mars 1889 pour l'exposition universelle organisée à Paris à l'occasion du centenaire de la Grande Révolution. J'ai deviné, c'est la Tour Eiffel. J'ai deviné, c'est la Tour Eiffel. Bravo, Madeleine! Bravo, Madeleine! Bravo, Madeleine! Elle a été construite sur les projets de l'ingénieur Gustave Eiffel. Annabella Elle a été construite sur les projets de l'ingénieur Gustave Eiffel. Les travaux ont commencé le 28 janvier 1887, pour s'achever le 31 mars 1889. И закончилось 31 марта 1889 года. Le travaux ont commencé le 28 janvier 1887 pour s'achever le 31 mars 1889. Elle a été élevée comme un mémorial de la Révolution française. Anna Bola va s'envolver comme un mémorial Elle a été élevée comme un mémorial de la Révolution française. Et c'est Gustave Eiffel lui-même qui a hissé le drapeau français au sommet de la tour de 300 mètres ce dimanche, le 31 mars. Et sam Gustave Eiffel vendre le francusseux de la 300-mètres de la bâche à 31 mars. Et c'est Gustave Eiffel lui-même qui a hissé le drapeau français au sommet de la tour de 300 mètres ce dimanche, le 31 mars. L'année passée, on a fêté le centenaire de la tour Eiffel. L'année passée, on a fêté le centenaire de la tour Eiffel. Et cette année-ci, elle aura 101 ans. À 201 ans, il y a 101 ans. Et cette année-ci, elle aura 101 ans. Mais elle reste toujours jeune et belle. Mais elle reste toujours jeune et belle. Cette année, son anniversaire sera samedi et non pas dimanche. V'étemps году, il y a un jour de la vie. Le jour Cette année, son anniversaire sera samedi et non pas dimanche. Oui, cette année, c'est ainsi. Oui, cette année, c'est ainsi. Mais les années se répètent. Mais les années se répètent. C'est-à-dire qu'elles ont le même calendrier tous les 28 ans. C'est-à-dire qu'elles ont le même calendrier tous les 28 ans. Il y a beaucoup de curiosités de calendrier. В календаре есть много любопытного. Il y a beaucoup de curiosités du calendrier. Par exemple, quand l'année n'est pas bisextile, elle se termine toujours le même jour de la semaine qu'il a commencé. Par exemple, quand l'année n'est pas bisextile, elle se termine toujours le même jour de la semaine qu'il a commencé. Les années ordinaires, février, mars et novembre, commence le même jour de la semaine, tandis que mai, juin et août commencent à des jours différents entre eux. V'abîchne et nevisacosne et gaudes février, marte et noyabre, начинаются à l'un jour de la semaine, tout le mai, juin et avouest, начинаются à l'autre jour de l'autre jour. Les années ordinaires, février, mars et novembre, commencent le même jour de la semaine, tandis que mai, juin et août commence à des jours différents entre eux. Aucun siècle ne peut commencer un mercredi, un vendredi ou un samedi sredi, ili aucun siècle ne peut commencer un mercredi, un vendredi ou un samedi. Le mois d'octobre commence toujours le même jour de la semaine que le mois de janvier, le mois d'avril le même jour que le mois de juillet, décembre le même jour que septembre. Octobre всегда начинается в тот же день недели что и январь, апрель в тот же день что и июль, а декабрь в же день что и сентябрь. Le mois d'octobre commence toujours le même jour de la semaine que le mois de janvier. Le mois d'avril, le même jour que le mois de juillet. Décembre, le même jour que septembre. Ces règles ne s'appliquent pas aux années bisextiles. Et c'est que les économies ne s'appliquent pas aux années bisextiles. Il est bien dommage que le 1er avril de cette année tombe sur un dimanche. J'allais, j'étais le pire d'après-midi il est bien dommage que le 1er avril de cette année tombe sur un dimanche tu voudrais sans doute faire des forcesce à tes amis tu voudrais sans doute faire des farces à tes amis le 1er avril à l'école on raconte des histoires amusantes et extraordinaires on fait courir de fausses nouvelles historique даже необыкновенные истории, и распространяют всякие неправдоподобные слухи. «Le 1er avril, à l'école, on raconte des histoires amusantes et extraordinaires. On fait courir des fausses nouvelles. Il y a des élèves, bien distraits, qui oublient cette date. Есть рассеянные ученики, которые забывают об этой дате. «Il y a des élèves, bien distraits, qui oublient cette date. D'habitude, le 1er avril, le matin». Une surprise les attend. Habituellement, le 1 avril, ils ont une surprise. Le 1er avril, d'habitude, le matin, une surprise les attend. Soyez en sûre, les autres ne sont pas si distraits. Ils n'ont pas oublié ce jour-là. Soyez sûre que les autres ne sont pas si distraits. Ils n'ont pas oublié ce jour-là. Je sais une poésie qu'on peut réciter le 1er avril y a une можно рассказать 1 a Je sais une poésie qu'on peut réciter le 1er avril quelle est cette poésie quoije cette quelle est cette poésie Là voici à votre nom la soœeur du dandon joue du myliton Hector le mouton joue du violon l'oncle de bourdon joue du bombardon et le hérisson, de l'accordéon. Il existe en ton Qui joue du basson Et même en lion Qui joue du clairon Mais que ne dit-on Dans un grand salon? Gavariat, gavariat Indukivrajki doudiat A na skripke, gavariat Abuchal baran jegniat Starøy shmely, gavariat Im podigrøvæt vlad A eži, gavariat Na baianach nøraviat I igraet v moriskat На фаготе говорят, даже лев говорят, Дуть в трубу ужасно рад, И чего не говорят, если много говорят? Une charmante poésie, и juste à propos... En tilavastelig styrke tverenie, et kakras, kstati, en charmante poesie, et juste à propos. Merci, François. спасибо François. Merci, François. Et en France, vous entendrez dire le 1er avril, c'est un poisson d'avril, donner un poisson d'avril, faire avaler un poisson d'avril. A va Francie, 1 april, et gavarriat, et ta aprilska rybka, date aprilskou rybku, zaastavit prglottit Et en France, «Vous entendrez dire le 1er avril. C'est un poisson d'avril. Donnez un poisson d'avril. Faire avaler un poisson d'avril.» «Pourquoi? Почему? Pourquoi?» «Pourquoi? Почему? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi?» «Oh, c'est une vieille histoire. Oh, Oh c'est une vieille histoire. Voulez-vous l'écouter? Хотите послушать? Voulez-vous l'écouter?» «Oui, bien sûr. Da, конечно. Oui, bien sûr.» «Oui, avec plaisir » «Oui, avec plaisir oui, !» Il y a longtemps, l'année commençait le 1er avril et on donnait des cadeaux ce jour-là. «D'avnim, davno, got national se pierre vova april » «Ivete dindarili padarki. » Il y a longtemps, l'année commençait le 1er avril et on donnait des cadeaux ce jour-là. Depuis 1564, Avec le roi Charles IX, l'année commence le 1er janvier. Depuis 1564, avec le roi Charles IX, l'année commence le 1er janvier. Pour garder le souvenir des anciennes habitudes, les cadeaux sont devenus des cadeaux pour rire, des poissons d'avril À cause du sign zodiacal des poissons à ce moment de l'année, но в память о старом обыче подарки стали делать шуточные. Это так называемые первопрельские рыбки, так как это время года проходит под знаком зоdiaка рыбы. Pour garder le souvenir des anciennes habitudes, les cadeaux sont devenus des cadeaux pour rire, des poissons d'avril, à cause du signe zodiacal des poissons, À ce moment de l'année, alors les poissons en papier, ce sont les poissons qu'on met dans le dos des camarades pour rire. Эти рыбок делают из бумаги и незаметно прикрепляют на спину своих товарищей, чтобы посмеяться. Alors ces poissons en papier, ce sont les poissons qu'on met dans le dos de ces camarades pour rire. Et faire avaler un poisson d'avril signifie tromper quelqu'un pour se moquer de lui. Vrager ne s'est-ce pas pour glotter l'après-midi, c'est-à-dire abmaner quelqu'un pour se Et faire avaler un poisson d'avril signifie tromper quelqu'un pour se moquer de lui. Chers auditeurs, nous vous souhaitons de ne pas être distrait le 1er avril et de ne pas vous vexer de farce. Dragi radiosлуtel, je la va ne bo racinemi 1 aпреля et ni se na shootki. Notre émission est finie. Au revoir, chers auditeurs. Au revoir, chers amis Au revoir mes amis Au revoir chers auditeurs Mes amis, je dois m'en aller Je n'ai plus qu'à jeter mes clés. Elle m'attend depuis que je suis né la L'Amérique J'abandonne sur mon chemin Tant de choses que j'aimais bien Cela commence par un peu de chagrin L'Amérique Mais l'Amérique C'est un rêve, je le saurais Tous les siffles de train, toutes les sirènes de bateau M'ont chanté sans fois la chanson de l'Aldorado De l'Amérique Mes amis, je vous dis adieu Je devrais vous pleurer un peu Pardonnez-moi si je n'ai dans les yeux Que l'Amérique septembre quand comme si nous ou sans assumer plus riche qu'avant de ramener Les sirènes de bateaux on chante sans pour la chanson de l'El de l'Amérique